général sonon France pour la remise officielle du disque d'or de Kofiolomide l'album Attentat Attentat Attentat Disque d'or Disque d'or de is the law? Is the law?